on pourrait bien nous entendre le monde n'est pas prêt pour tes paroles temps le monde n'est pas prêt pour nous il est tout simplement que nous sommes fous par le plus bas mais parle encore de l'amour fou Autre que carron pour reviens Tu sais très bien qu'il ne voudrait jamais combattre Que dans nos 재미, O